De laisser le générique pendant deux heures <rire> On ne sait pas. Et non, on est là. Émission 186 de Goodbye Kevin, il est 15h et une minute. Vous êtes sur Radio Campus Lille, au bon endroit, au bon moment, avec Léna <rire> C'est comme si on était dans les grosses têtes. Et ben on va commencer, euh, moi, pour ma part, par un groupe. Direct. De... Bah ouais, je sais <rire> pas. Non, c'est vrai, on a perdu du temps avec le générique. Exactement. Là, euh, à partir du moment où on entend le tigre, ça va pas le faire. Ça, C'est qu'on l'a laissé trop longtemps. C'est le repère. Donc, moi je disais qu'on allait commencer pour ma part par un groupe de crotte-rock berlinois publié sur l'excellent label Bureau B. Après ça, on ira se réveiller un peu quand même avec le post-punk des anglais de Yard Act, des, des Lidziens, des Lidzois, je ne sais pas comment on dit. Ensuite, on ira du côté de la Cité des Anges avec les beaux paysages sonores d'un groupe tout récent. Et puis, on continuera sur la douceur et la puissance du gospel de Nathalie Bergman. Et pour finir, si on a le temps, après tout ça, on traversera les continents et les océans pour écouter l'afrobeat japonais du batteur Keshi Tanaka. Ben, <rire> ça, ça tombe bien, moi aussi, on ira à Leeds euh, en fin d'émission. <rire> je commence une intro ou je commence par la fin d'émission. Une outro. Exactement. Euh, et non, je vais débuter avec une synthétique wave suisse, Smooth, un groupe quoi suisse qui fait ouais. des synthétiques, mais plutôt smooth, bien, bien, bien. On va écouter un one, ban, one Man, One Woman Band de Washington. Euh, puis après, on va faire un petit tour vers un concept soul de 1973. Et à la fin, je vous l'ai déjà dit, on ira à l'hiver. Eh bien, très bien. Euh, bon, on va commencer par le groupe berlinois dont je te parlais. En fait, j'ai déjà passé dans l'émission, il s'agit de euh, Caméra. Donc, euh, groupe de Crotrock euh, formé en 2012. Euh, je crois que je vous avais présenté euh, un extrait de leur troisième album en 2016. Euh, et donc du coup en, en gros ils ont à peu près 10 ans euh, de carrière Et ils reviennent avec un cinquième album Ils sont revenus pardon en février Avec leur cinquième album qui s'appelle Prost Human euh, Toujours chez Bureau B euh, Label indépendant en bourgeois euh, Qui euh, fait des belles sorties Donc moi ce que je te propose d'écouter euh, C'est le titre qui s'appelle A2 Bureau B A2 1, Et euh, du groupe Caméra tout simplement des caméras avec euh, leur morceau a 2 euh, issu de leur dernier album, Prost Human. C'est vrai que je me rappelle quand tu avais passé ce groupe la première fois, euh, j'avais eu un gros coup de cœur euh, pour cette ambiance psychée et, et douce. Euh, on va partir chez des Suisses qui s'appellent Remour, euh, un duo qui fait de la synthétique Wave, bien influencée par le crotrock avec une production euh, très proche de Trip Alliance International Est, ah oui. ou encore Noi Noir Boy George. Euh, ils sont sur un label euh, qui héberge des groupes qu'on aime bien ici The Ambassade qu'on a déjà passé ici Un des membres de Dolcrot aussi ouais. Et euh, Spil Gold qu'on va vous passer bientôt Le label il s'appelle Chez Knell Kilius. <rire> euh, donc on va écouter deux morceaux à la suite issus de leur album euh, Leviosa euh, C'est un terme d'Harry Potter ça ouais. Leviosa si je ne me trompe pas Il y a Wingardium avant mais On ça. va écouter De Matour. Euh, peut-être une référence à des morceaux de PNL. En, haut, mot, euh, Et après, on va écouter Moser, deux, deux morceaux dans un style différent, mais tout aussi bon. Un qui est chanté en français et peut-être l'autre en allemand, si je me souviens bien. Mais euh, c'est très très bon. Remour dans Goodbye Kevin. morceau euh, olimoseur. Ouais, très bien les deux. <rire> les deux, je mets 20 sur 20. Ah oui, bah oui, ce label Knekelius est très très bon chaîne avec le revival post-punk Outre-Manche de Yard Act ils viennent de Leeds, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont sorti plusieurs 45, T de 45 tours pardon, depuis septembre 2020 euh, tout ça, ça s'est vendu comme des petits pains et du coup ils ont décidé de regrouper le tout au sein d'un EP qui s'appelle Dark Days alors cet EP est sorti en janvier sur leur label Zen FC comme un peu Football Club je ne sais pas si c'est un... Ah, peut-être, oui. Et, euh, et qui vous donne un avant-goût de leur premier album à venir. Alors, euh, pour les situer, c'est un petit peu entre Idols, Kong of Force, Les 4 for Mods et Madness, en, dans le sens où on retrouve un peu tous les ingrédients, euh, un peu la répétition, euh, le, le trio bass, guitare, batterie. Euh, dans les thèmes abordés, beaucoup de problématiques sociétales, euh, euh, beaucoup d'engagement de, de, anticapitaliste, euh, de, ça parle aussi de futur, sans grands espoirs. Et, euh, et voilà, moi je trouve que c'est pas mal, donc on va, oui Non, non, c'est intéressant, les groupes que tu as cités, notamment Madness, qui était euh, un peu, euh, quand c'était la période Thatcher, et qui était aussi une période de crise sociale ouais. qu'on vivait assez dure, et les groupes comme Idols, qui sont, euh, Slee for Modes, qui sont un peu des groupes, tu vois, qui sont à à 40 ans maintenant d'écart, ouais. et qui, euh, au final, euh, vivent le, le même, euh, la même chose. C'est pour ça que je te parlais un peu de revival, parce que là, on est vraiment là-dedans. Et donc, dans le morceau qu'on va écouter, qui s'appelle Peanuts, euh, il est assez particulier parce qu'il euh, est entrecoupé en fait au milieu d'une espèce de longue tirade. Euh, il parle, en fait, pendant une minute trente, je pense, en plein milieu du morceau, et puis après, ça reprend. Et, euh, et moi, j'aime vraiment beaucoup le petit... Euh, Le petit, euh, la petite mélodie qui, qui reprend tout le temps le gimmick. Je sais pas comment c'est. Enfin voilà. Si, si. Donc euh, Peanuts euh, du groupe Yard Act. Here I am again Here I am sitting in the waiting room Waiting for an appointment that I had booked six months ago I'm feeling very low Yes, I was shitting bricks At the prospect of existence without you And so I gave it one more go But my story didn't stick Then suddenly it clicked Some allergies you tolerate And some habits you just have to kick The peanut shells that were scattered on the floor of the big top, right next to the overwhelming sense of impending. You always said that you'd met and fell in love at the circus, and that's why you loved animals so much. So much so that you bought a big dog with little ears and called it Dumbo, which was a joke that got less and less funny every time. Well, obviously, you brought the dog along that night when you showed up otherwise alone to my dinner party, having already rung ahead to ensure that. All of my dishes had been prepared in a completely nut-free environment, now quipping that it was for the sake of your imaginary husband, because several years on from the wedding that none of us were invited to, we still hadn't met him, even though you always said he was coming, before suddenly he couldn't make it because he worked away a lot with work, but mainly because he didn't really exist. And you broke down in tears in my kitchen, certain he was seeing somebody else. How reckless we'd all been to tolerate your fabricated reality, but until then I didn't have a guts to put an end to the ever-maddening scenes. So with a solemn nod and solemnic silence, I walked over to the cupboard where I kept the snacks, took a pinch of dry roasted dust from the loose-pegged bag, sprinkled it into the upturned palms of your trembling hands and said, if you just rub some of this round the rim of his can, then no one will know but we'll all understand. It takes real guts to fake being nuts and it takes real nuts to break fake guts. C'était Yard Act avec leur morceau Peanuts. Euh, Je vous conseille tout le P, le, qui est vraiment très très bon. hésité entre plusieurs morceaux. Je me suis dit que celui-ci euh, serait pas mal. Très cool. C'est vrai que ce, cette espèce de déclamant, euh, quoi de déclaration, et ça repart euh, pas mal, pas mal. On va voir la suite. Euh, on va enchaîner avec un groupe, quoi, un groupe, un One Woman Band de Washington euh, Snicks. Euh, qui arrive avec son troisième album. Euh, son style, c'est plutôt post-punk, basse, boîte à rip, un peu minimaliste et entêtant. Il euh, y avait notamment un tube que tu avais passé, Elena Ouais, très certainement l'année dernière, qui s'appelait Hong Kong to Amsterdam. Voilà, et ben moi j'ai choisi un autre morceau issu de cet album, qui s'appelle Highway Hypnosis, sorti chez Merge Records. Euh, le morceau, c'est Money... Money Don't Grow on Trees. Vous l'aurez compris, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Euh, phrase que au moins une fois on a entendu de nos parents. Ouais, c'est clair. Et euh, bah, ce morceau, moi je le trouve euh, très très cool. Il a une influence un peu hip hop, même dub, euh, euh, que je trouve euh, un futur tube de l'été peut-être. <rire> il y a une grosse influence aussi ESG, ESG groupe euh, mythique des années 80 de New York. Dont on je, fait référence euh, bien souvent. Et que je kiffe à mort. Et euh, bah, voilà, j'ai tout dit, il faut l'écouter maintenant ce morceau. Snicks en morceau, money don't grow on trees. You wanna go up. Et le morceau Money Don't Grow on Trees. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce groupe Non, c'est très chouette. Les deux morceaux qu'on a passés dans nos émissions, quoi, dans l'émission, sont les morceaux les plus abordables, mais c'est assez chouette vrai. ce qu'elle qu fait, je trouve, et son, son parcours qui change au fil des albums tout en gardant euh, sa patte. Sa signature. Euh, on continue à, à Los Angeles avec euh, un, un quintette qui s'appelle Demi. Domi Demi Un peu euh, Donc est-ce que c'est en référence à un album Tu sais il y avait Portichette Qui avait sorti leur album Demi Qui s'appelle comme ça aussi Et Ça veut pas dire idiot aussi non Si un peu Un peu bébête Ouais Ouais. Je ne sais pas. En tout cas, ils sont 5 et ils ont sorti 2 EP en 2020, le premier en mai, le second 5 mois plus tard en novembre. Euh, si on pouvait décrire leur musique, c'est assez flagrant, il y a deux éléments de base. Euh, il y a euh, cette espèce de jeu de batterie que tu retrouves dans le krautrock euh, qu'on appelle le motorique J'ai appris ça. Euh, donc c'est un, un rythme de batterie assez homogène et hypnotisant. Tu sais, ça va être le truc qui fait tout tout ta tout tout tout ta tout tout tout le temps la même chose en fait. Ouais, un peu comme un train qui passe quoi. Ouais. Exactement. Et une composition plutôt minimale à la manière du Velvet Underground ou de Cluster avant eux. Euh, vous l'aurez compris, on est plutôt sur de l'expérimental, sur des paysages sonores, euh, mais avec un côté pop qui peut parfois euh, faire un peu pop criard. Euh, moi j'ai beaucoup aimé, je vais vous passer du coup deux morceaux euh, issus des deux euh, GP qui sont assez différents l'un de l'autre. Euh, donc euh, le premier s'appelle Demi EP, était sorti au format digital et en cassette chez Pop euh, Wig Records. Donc le morceau qu'on va écouter c'est Pool Dizzy. Et le second morceau s'appelle Slacker Mask et lui était sorti sur l'EP2, euh, sorti seulement en format cassette chez Born Yesterday Records. Donc on va les enchaîner. Le groupe Domi, les An Los Angeles Angelesois, <rire> je vois que j'arrête avec ça, euh, donc avec deux morceaux Pool Dizzy et le deuxième Slacker Mask, issu de leurs deux EP qui sont sortis l'année dernière, deux ambiances différentes, pour deux EP qui sont légèrement différents, il euh, y en a un qui est un peu plus en, enfin lumineux, plus clair, et l'autre qui est un petit peu plus euh, brut de décoffrage. Si je suis bien là en premier, c'était la lumière et le deuxième le bruit de décoffrage. Oui, oui, oui, on est plutôt là-dessus. Donc le deuxième EP est ah, plus lumineux. Ah alors j'ai un doute parce que tu sais j'ai écouté, euh, euh, j'ai commencé par écouter le deuxième et après j'ai du coup été curieuse et je me demande si euh, euh, le, le premier que j'ai pas passé le premier morceau que t'as passé c'était le deuxième EP. Peut-être. C'est sûr. Ah bah, bah voilà. Et le deuxième morceau était issu du premier EP. Du premier. Bah voilà. Ah là là. Donc Tentative sont... de suivre Pierrot. Ah ouais, bah ils sont passés des petits sauvages Ils qui sont, sont passés en... de l'ombre à la lumière Voilà <rire> Ils se sont dit on va prendre des drogues en plein jour <rire> <rire> euh, Style complètement différent Pour moi là <rire> Différent euh, Ça va être euh, un morceau C'est le, le moment bi-hebdomadaire Soul Pour ah ma oui part Oui. Ah, même moi aussi, après, parce que Gospel, Soul. Ah, bah ouais, voilà, moi c'est vraiment <coughs> un, un groupe plutôt méconnu, euh, les 24 Caras Black. Je pense qu'il y a un petit clin d'œil avec l'or, 24 Caras. Ouais, évidemment. C'est même sûr. Euh, donc, c'est un groupe qui a été formé par euh, la Stax euh, pour faire concurrence un peu, euh, même complètement faire concurrence au super groupe euh, de la Motone et les concepts albums de Marvin Gaye et consorts. Ouais. Donc, c'était euh, la Stax qui était. Euh, en pleine concurrence. Et donc, euh, moi, je vous présente un, un album. Je vous ai choisi un album qui s'appelle Ghetto Misfortune Wells, euh, qui est un concept album qui est sur la misère des ghettos noirs américains, qui a été enregistré en 12 heures. Oh. Donc, c'est un album qui est composé de, de morceaux assez courts, 3 minutes, 4 minutes, mais surtout des longues plages de 12 heures, 6 heures, 9 heures. Euh, 9 heures. Ouais, j'allais dire 12 minutes, 9 minutes. Donc, des longs morceaux, et c'est plus un album qui s'écoute. Euh, D'une traite mais qui te met dans une atmosphère, tu vois. C'est un concept album, quoi. Des, tu tu, tu vois, auras pas des, des sons comme euh, pétant, comme euh, la motone, tu as des ouais. tubes. Il n'y a pas vraiment de tubes qui ressort, mais tu as plus une ambiance, un univers, je sais pas, comme un album un peu d'opéra ou comme les Wu, ils ont pu faire au Pink Floyd. Un album qui s'écoute d'une traite dans un toute sa globalité, quoi. quoi. Ouais et donc en plus c'est un album qui est assez connu parce que ça a été une mine d'or pour tous les producteurs hip hop, ah bah, il y a forcément. des samples qui viennent de partout tu vois, euh, Tu vois l'album fait 56 minutes et quand tu vas l'écouter tu vas dire, ah ouais ça ça pourrait faire un peu hip hop un peu comme le, le petit fond sonore qu'on a en ce moment ouais euh, et donc Numéro Groupe avait également remis en avant ce groupe par la réédition d'album et la sortie de compilation il y a peu mais euh, cet album Ghetto Misturn Wells, il est disponible partout et moi je vous ai proposé d'écouter Mother Days qui est euh, voilà, vous allez voir, laissez-vous plonger et vous, vous aurez peut-être envie de plonger ensuite dans l'album en entier euh, 24 Cara Black 24 Cara Black euh, et le morceau Mother Day Mother's Day Carat Black, le morceau Mother Days, dans Goodbye Kevin, et émission 186, sur Radio Campus Lille. Alors je te parlais euh, de Gospel dans mon introduction et donc je vais te parler du projet solo de Nathalie Bergman qui faisait partie du groupe White Bale, un groupe assez connu apparemment euh, avec son frère Elliot Elliot, depuis 2011. Alors eux ils font partie d'une famille de musiciens, ils se produisent sur scène depuis leur adolescence dans diverses formations pour te donner un peu le topo. Alors son projet solo euh, naît malheureusement un peu d'un drame en octobre 2009, euh, 2019 où euh, avant de monter sur scène en fait elle et son frère apprennent le décès de leurs parents euh, qui a été tué par un conducteur ivre donc assez horrible euh, du coup euh, donc je te disais issu d'une famille euh, de musiciens où la foi aussi était euh, autant présente que la musique. Et donc du coup, elle, a, juste après ça, donc euh, quelque temps après l'annonce du décès de ses parents, elle décide de se retirer dans un monastère où elle passe de nombreux, de nombreux jours dans le silence et où se forge euh, l'idée de ses textes euh, dans sa tête, qu'elle commence à écrire et à mettre en musique. Alors tout a été autoproduit, interprété et mixé par elle. C'est un peu son projet, euh, un peu un projet cathartique, euh, Et, euh, et en fait, donc, voilà, elle a tout composé dans la solitude. Euh, C'est 12 chansons pleines de spiritualité et qui abordent euh, la recherche de l'espoir dans des temps tragiques. Euh, et ça mêle du coup un peu. Euh, du coup, tu as, as tous les codes du gospel traditionnel et ça lui va très très bien. Du coup, le morceau qu'on va écouter s'appelle Shine Your Light Shine Your Light on Me. Il y a un côté un peu religieux. Je vois la, la, la pochette oui. où tu as une. Une croix et elle limite qui prie Et tout, de toute façon, dans les titres des morceaux. Parce que là, il y a trois singles qui sont sortis pour le moment. Et je crois qu'il y en a un, c'est Jésus, je ne sais plus quoi. Bah, Shine euh... your light on me. Euh... Ouais, exactement. Ça fait très religieux, quoi. Bah, du coup, euh, voilà, c'est ça. Hein, je te dis à la fois, euh, je pense que c'est un petit peu ce qui lui a permis de, de surmonter, enfin de traverser en tout cas euh, son, deuil. son deuil. Du coup, la, le... Donc, elle s'appelle Nathalie Bergman. Euh, donc ça va sortir Chez Third Man Records Son album qui n'est pas encore sorti Et là on écoute le deuxième single Qui s'appelle Shine Your Light On Me Et depuis on a un troisième qui est sorti Que j'ai pas eu le temps d'écouter Mais je pense que c'est quand même pas mal Third Records qui le label de Jack White Ouais. Euh, allez Nathalie Let's take a Come on, shine your light on me Sweet Jesus Sweet Jesus Nathalie Bergman avec Shania Your Light On Me. Alors, on n'est pas obligé d'adhérer euh, au message euh, ou euh, d'être sensible à ce message-là. Par contre, ce qu'on peut reconnaître quand même, c'est qu'elle a énormément de talent et que c'est fr franchement très bon. Non, mais il y a un côté euh, très gospel qu'on retrouve dans la, la musique noire américaine. Qui est, euh... Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit sur Third Records, le label de Jack White, qui est très influencé par le blues ouais. ou toute cette musique... Noire américaine C'est très très euh, déroutant hein, parce ouais. qu'au début je me suis dit on va écouter du rock chrétien, ce mmh. trop, euh, ouais, non, non, non, non, pas trop panacé. Tout. Non ça, ça donne envie d'écouter la suite. Et là on part à Leeds, on est passé à Leeds tout on à l'heure. On est passé à Leeds. On retourne à Leeds avec un groupe qui s'appelle Mouche, euh, Mouche, pauvre de Mouche. <rire> Euh, Mush, euh, euh, groupe de Leeds qui a sorti un deuxième album après 3D Routines, un deuxième album qui s'appelle Lines Redacted chez Memphis Industries, groupe qui a beaucoup changé puisqu'ils ont perdu leur, euh, un de leurs guitar guitaristes, Steven Tyson, donc ils étaient 4, ils sont passés à trois, euh, donc ça les a fortement euh, bouleversés. Ah Des... ils l'ont perdu, il est mort Il est décédé, ouais. Ah oui, il est okay, décédé. Je crois qu'il était parti du groupe non non il a perdu la vie même s'il avait laissé euh, un héritage puisqu'il a laissé plusieurs ébauches de chansons qui, ont fait, qui composent ce, cet album euh, album qui garde sa lignée du précédent c'est à dire on est sur du une, une, une vague post-punk euh, post-punk et un, quel autre, autre genre euh, non post-punk qui marche au Royaume-Uni Dans la veine un peu des television ou The Fall. Surtout la voix du chanteur ressemble un peu à celle de The Fall ou encore de Stephen Malkmus, Ouais. pour te dire l'ambiance. Ouais, je vois. Parfois, la voix peut être un peu agaçante. Ouais, comme dans Stephen Malkmus. Malkmus. Malkmus, Malkmus. Malkmus. Mais là, le morceau que je vais vous passer, Drink the Bleach, je le trouve très très bon. Moi, il m'a accroché. Je ne sais pas encore si j'aime l'album en entier. Mais ce morceau-là, c'est sûr que je l'aime. J'aime sa basse, j'aime ce, ce côté après la voix. J'aime elle... sa basse, j'aime sa... sa voix, j'aime ses j'aime son corps, j'aime son label Memphis Industries. Donc tout de suite, on écoute euh, Drink the Bleach de Mush. Pour C'était Mush, c'était toi. Mush, <rire> morceau d'ouverture de, de leur deuxième album. On va se quitter avec euh, un petit morceau de soul, Lena. Tu me disais Ah, euh, Ghetto Misfortune euh, Wells. Ghetto Miss Fortune Wells. Exactement. Qui était sur l'album Sur l'album, sur l'album... Ça, c'est l'album, Zalena. <rire> ah, ben non, c'est le morceau, moi, je te parle. Ah, c'est l'album. Attends, on va y arriver parce que... Non, c'est Synopsis 2, Mother Days. Excuse-moi. Alors, attention, super, pré... <rire> super préparation. Donc, on est un peu dans la suite de Mother Days. C'est juste avant le morceau Mother Days. Il y a ce morceau assez court, c'est cette espèce de prélude de l'album de 24 Karat Black. Yes. Et euh, c'est sur ce morceau qu'on va se quitter. Exactement, et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vous voulez le générique un coup ou même pas Non. Non, ça sert à rien. Non. Non, je déconne, regarde comme ça, il en fout, il en fout. Allez, c'est parti. Au revoir. Je fais n'importe quoi.